Encore une fois, je suis avec vous et comme chaque dimanche soir, la UDO se fait le devoir de vous présenter son programme musical en français, Le Train de la Musique. Ce soir, j'allais avoir avec moi une charmante personne qui devait m'accompagner à ce programme. Mais elle n'a pas, pas pu et m'a promis de le faire la semaine prochaine. Je le regrette beaucoup. J'ai beaucoup cherché dans mon répertoire durant la semaine. pour Voir ce que j'allais vous offrir. Et je suis tombé par enchantement sur une personne qui vraiment représente Paris. Elle a été pendant son temps une des plus grandes interprètes de la chanton française. Je suis allé fouiller dans mes archives et je n'ai pas pu trouver grand chose sur la vie personnelle et artistique de Madame Jacqueline François. Mais le fait seulement d'écouter ses chansons, Et vous verrez et vous et ferez une idée de quel calibre elle est. Beaucoup l'ont placée dans la catégorie de Madame Piaf par sa voix, sa façon de chanter, sa façon de moduler et aussi par sa prononciation. On tombe très vite amoureux d'elle. Je la connais depuis longtemps, mais l'oubli l'avait mise au fond de ma valise. Et ce soir, je la remonte en surface. Et nous allons écouter beaucoup de ses compositions. Et pour initier le voyage à Port-du-Train, elle nous présentera sa première composition qui sera Son Hymne à l'amour. Le ciel bleu. なんで も a i même b スウ n d ン。 私にとっては私の思い出を忘れないでください。私の思い出を忘れないでくださ私の思い出を忘れないでださい。私の思いを忘れないでください。私の思い出を忘れないでくだ私の思い出を忘れないでください。私の思い出を忘れないでくださ La vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m a p a r t i e si tu m'aimes. Car à moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité. どうで Je c h a î n e r a i pour continuer la route avec nous avec un morceau que vous devez bien connaître. Je parle pour ceux qui ont un peu plus de 20 ans, non? Je crois que cette version a été aussi traduite en plusieurs langues. Et je vous prierai de m'excuser, mais l'auteur originel de cette musique est inconnu par moi. J'aimerais bien le savoir. Si vous le connaissez, je vais vous donner mon e-mail. C'est le Daniel Fouché. h a t m i l c o m Et le titre de la chanson s'appelle Fascination. Quelqu'un m'a dit que, que José Augusto a été l'auteur de cette chanson. Mais j'ai pas eu l'opportunité d'aller vérifier. Je le ferai durant cette semaine. Écoutons Fascination de Jacqueline François.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 もう、この夢、すくめ。 私たちの夢を見つけたら、私たちの夢を見つ e たら、私 t ちの夢を見つけたら、私たちの夢を見つけたら、私たちの夢を見つけたら、私たち r 夢を見つを見つけたら、私 u ち a 夢を見つけたら、私たちの夢 n 見つけ e ら、私たちの夢を見つけたら、私たちの夢を見つけ た u e ま、o i C'est plus fort que moi. Je t'aime Fascination pour aller avec elle dans le, les champs de l'amour, car elle demande en quelque sorte pardon, car, car elle nous dit Est-ce ma faute à moi Est-ce mes culpa s En espagnol, si j'ai connu d'autres caresses, si j'ai connu d'autres ivresses, si j'ai tremblé dans d'autres bras, est-ce ma faute à moi Si je l'aime encore plus que toi, lorsque tu me dis des mots tendres Si je ne sais plus les entendre, s'il me les a dit avant toi, j'ai beau le trouver plein de charme et reconnaître ta douceur. Même quand tu m'aimes avec des larmes, mon bonheur ne touche pas mon cœur. Est-ce ma faute à moi si je l'aime encore plus que toi Et c'est le titre de la chanson. Est-ce ma faute à moi 私のように見えます。La langue, ivresses Si j'ai tremblé dans d'autres bras, est-ce ma faute à moi? Lorsque tu me dis des mots, de temps, si je ne sais plus les entendre, s'il me les a dit. t j'ai beau te trouver plein de charme et reconnaître ta douceur, même quand tu m'aimes avec des. Larmes, p o u r tous ceux qui ont bien compris les mots, je me fais un devoir, écoutez bien, un devoir de rejouer ce morceau pour que vous puissiez écrire. Écoutez à nouveau les paroles. Car pour moi, ce n'est pas, pas une chanson, c'est une poésie. Écoutons à nouveau. Est-ce ma faute à moi? De Jacqueline François. Éteins la langue.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 Et reconnaître ta douceur? Même quand tu m'aimes avec des larmes, ton bonheur ne touche pas mon cœur. Est-ce ma faute à moi? o、si、encore i Si l'aime Plus je que t Paris devait être bien joli au mois de mai, car tant de poètes, tant de chanteurs l'ont chanté. Et voici que Jacqueline, ce soir, nous le répète, nous l'interprète, car elle aussi aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, c'est le titre de la chanson.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 Pendant un temps dans sa vie, elle a souffert non seulement de sa santé, mais aussi de beaucoup de ruptures avec ses histoires d'amour. Elle nous le dit ce soir en chantant. Écoutons-la dans La fin d'un roman d'amour. Non, non, ce n'est rien, vous tous qui m'aimez bien.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 Après、sa tristesse, elle nous décrit la Seine, la rivière, la Seine, qui coule à travers Paris. La Seine, oui, ce fleuve qui a fait tant couler d'encre, ce fleuve qui a vu tant d'amoureux flotter dessus en gondole, en s'embrassant, en se murmurant des doux mots d'amour, et après, elle continue à couler. C'est la Seine.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 Pont-Neuf jusqu'à Passy. Elle est saoul, e saoul, e saoul, en souvenir de Bercy. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit. Si ça marche des z i g z a g a n t e c'est qu'elle e grise à Paris. Mais la scène est paresseuse.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 Après la s e i n e Jacqueline nous transporte au Portugal en nous parlant des lavandières de Portugal. Figurez-vous les lavandières au Portugal. Avez-vous jamais vu les lavandières Ces jolies dames au bord de la rivière avec leur foulard au, au, autour, autour du cou, les pieds nus dans l'eau et devant elles un tas de linge à laver. Et durant tout le temps qu'elles lavent, elles se parlent, elles chantent. même parfois, et se raconte n toutes t sortes d'histoires, de familles, de, de, de, d'amis, etc. Et c'est ce que Jacqueline nous chante ce soir, les lavandières du Portugal. Écoutons-la.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 Et leur pas feutré. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes, on pourra se passer. Et tape, tape, tape sur ton bateau. Et tape, tape, dormira s mieux ce soir.、Et、tape, tape, tape sur ton bateau. Tape, tape, dormira s mieux Après les lavandières de Portugal, nous nous arrêtons pour notre petite pause, comme toujours. Il faut identifier la station. Ne partez pas, nous vous revenons dans quelques minutes, d'accord Merci.